Avec son chignon sur sa tête et son p'tit-shirt un peu serré Ses chaussures blanches et ses chaussettes jusqu'aux genoux bien remontés La petite footballeuse de Sherbrooke avait les jambes un peu musclées Plus proche de celle de Ribéry que celle d'Angelina Jolie Mais moi j'avoue qu'elle me plaisait au stade de l'université toujours préféré les filles, avec un style bien démarqué. C'était pas la plus efficace, et pas non plus la plus virile. Mais la qualité de ses passes, la distinguer de ses copines. Parfois sa tête se retournait, un petit regard elle me lançait. Alors mon cœur s'accélérait, et tout à coup je me voyais ma vie à ses côtés De nos enfants je m'occupais Pendant qu'elle allait s'entraîner Des sucres lents je préparais Et tous les dimanches en famille On s'en allait l'encourager On mangeait des glaces aux myrtilles Pendant que maman prenait son pied Puis mon téléphone a sonné Et le campus j'ai dû quitter Mais dans les vestiaires j'ai filé, et sur son casier j'ai marqué Ma petite footballeuse de Sherbrooke, j'ai pas le choix, je t'abandonne Parfois on se dit au revoir, bien avant de se dire bonjour Il se peut qu'un jour je revienne, pour essayer de te croiser Mais je sais bien que c'est pas la peine, et que je te reverrai jamais petite footballeuse de Sherbrooke Je me souviens, je me souviens Des arbres tout au long de la route De ton pays dans le matin Ma petite footballeuse de Sherbrooke Je me souviens, je me souviens Et mon cœur parfois se déroute Vers ton Québec un peu lointain Vers ce Québec Un peu trop loin